De nous, Les gens sont jaloux Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux Et de t'aimer follement mon amour De t'aimer follement de tes jours Ça n'est pas gentil, mais ça m'est égal Je me moque de ce qu'on dit car moi je trouve que c'est normal De t'aimer follement T'aimer follement, mon amour. T'aimer follement, tes jours. Un jour, si tu le veux, on peut partir tous deux. Partir en se moquant de ce qui enrage en nous voyons. Nous aimer les follement, mon amour. Nous aimer les follement, tes jours. Ah, que la vie est douce quand on est amoureux. Cherie me rend terre, le ciel est plus bleu et tout me pousse à t'aimer follement, mon amour, à t'aimer follement tous les jours. Mais quand tu n'es pas là, je pense encore à toi, car je sais que tu reviendras et personne au monde m'empêchera de t'aimer. le monde la roue tout de